book 2 57 57 pop หม chez le médecin chez le médecin ดิฉันมีนัดกับคุณหมอ j'ai rendez-vous chez le docteur J'ai rendez-vous chez le docteur. J'ai rendez-vous à dix heures. J'ai rendez-vous à dix heures. Quel est votre nom? Quel est votre nom? Veuillez vous asseoir. Dans salle Veuillez vous asseoir dans la salle d'attente. Le, Le docteur va arriver. Où êtes-vous assuré? Où êtes ดิฉันจะช่วยอะไรคุณได้ไหม Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous? คุณมีอาการปวดไหมคะ Avez-vous mal? Avez-vous mal? เจ็บตรงไหนคะ Où avez-vous mal? Où avez-vous mal? ดิฉันปวดหลังเป็นประจำีิฉันปวดหัวบ่อยี่ฉันปวดท้องเป็นบางครั้ง ventre parfois. J'ai mal au ventre. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Enlevez le haut, s'il vous plaît. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. Veuillez vous allonger sur la table d'examen. La tension est normale. La tension est normale. D'ici, je vais vous faire une piqûre. Je vais vous faire une piqûre. je vais vous faire une piqûre. D'ici, je vais vous faire une piqûre. Je vous prescris des comprimés. Je vous prescris des comprimés. D'ici, je vais d c r i e une ordonnance pour la pharmacie.